Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition de la mi-journée de ce mercredi 20 octobre 2021 dont voici les principaux titres. À la veille de la commémoration du 28e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, héros national de la démocratie, l'association Avode de veuves et Orphelins se dit satisfaite des actions du gouvernement pour soutenir la famille de feu président Ndadaïe Melchior la capacité d'accueil de chaque institut ou faculté, ainsi que le mérite, tels sont les critères qui ont été pris en considération pour orienter les étudiants dans, différents, dans différentes facultés de l'Université du Burundi. C'est du moins la déclaration de Santus Niragira, recteur de l'Université du Burundi et dans la chronique parle, rassure-moi, on vous parle du sentiment de l'autoculpabilisation. Les détails, c'est dans ce journal mis en onde par Alphonse Kugimana et à la présentation, vous êtes avec Raïssal Lilliana et Namarone. La radio de l'avenir ce journal par cette page politique. L'état de la démocratie au Burundi laisse à désirer le point de vue et du président du parti Sarwania Frodewu qui, selon lui, la démocratie n'a pas encore atteint même 50%. Dans une conférence de presse, Pierre Claver Nahimana a expliqué que cela découle du fait que le Burundi a une histoire marquée par des tueries, ce qui freine le développement. C'est au moment où, ce jeudi, le Burundi va commémorer le 28e anniversaire de la Assassinat du héros de la démocratie, Melchior Ndadaïe. Suivez Pierre Claver Nahimana. Regardez tout ce qui se passe. Nous plaignons que nous n'avons pas de dollars. Nous plaignons que nous n'avons pas d'essence. Nous plaignons que nous n'avons pas de quoi manger. Nous plaignons que nous n'avons pas suffisamment de salaire dans nos emplois. Nous n'avons pas d'emploi. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Vous croyez que ça vient de où Nous enfonçons dans notre histoire meurtrière au lieu d'arrêter pour commencer une ère de développement. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Ah non Donc, il y a des tentatives, il y a des efforts, c'est vrai, Ndadaï a fait quelque chose, il a dit, les Burundais, faites attention, il a dit, écoutez, on va dans le multipartisme, alors, on l'a tué, alors, après, tant mieux que mal, nous savons essayer tout le monde d'essayer de rester dans son multipartisme, mais il y a des élections, il y a des journaux. Est-ce que maintenant nous avons abandonné complètement notre histoire meurtrière Il n'y a pas de gens qui, qui ont peur d'être tués maintenant. Donc, nous devons travailler davantage pour arrêter tout cela. Donc, pourcentage, très compliqué. En tout cas, on est encore en dessous de 50 On est encore en dessous de 50 C'est clair. Et oui, quand on voit ce qui se passe à gauche à droite, les gens sont pauvres, les gens sont malheureux, des choses de ce genre, les gens se regardent comme ça. Quand je regarde un tout-ci, on se regarde dans les yeux, quand un tout-ci me regarde, il me dit, eh, mais celui-là, eh, c'est pas possible, ça va continuer jusqu'à quand C'était Pierre Claverna Himana, président du parti Sarwania-Frodebou. Je vous le disais dans les titres, parmi 4045 étudiants admis à l'Université du Burundi pour l'année académique 2021-2022, 81% ont été orientés dans une des facultés de leur choix affirmation du recteur de l'Université du Burundi lors d'un point de presse de ce mercredi. Santus Nilagila précise que la capacité d'accueil de chaque institut ou faculté, le mérite sont des critères sur lesquels ils se sont basés pour faire ces orientations. Il en a en outre évoqué des facultés et instituts qu'ils qu ont, fré, qu ont fréquentés après avoir fait un test dans la faculté de médecine. Suivez Santus Nilagila, recteur de l'Université du Burundi. Pour l'année académique 2020-2021, cette orientation a été réalisée suivant une nouvelle approche selon laquelle chaque se choisit lui-même sa filière de formation. Euh, les critères euh, suivants ont été retenus. La capacité d'accueillir des premières années euh, des différentes facultés et instituts les profils des candidats, les sections de provenance et les quotas exprimés par les facultés et instituts. Au total, 4045 étudiants sont admis à l'Université du Burundi. 2833 ont été orientés dans un de choix. Cela correspond à un pourcentage de 81%. 661 lauréats ont été orientés sans tenir compte de leur choix, soit seulement 19%. Nous invitons alors ces futurs étudiants à se préparer car la rentrée académique 2021-2022 est prévue le 25 octobre 2021. Même si 19%, ils auront une occasion de faire des réclamations et être orientés dans les facultés ou instituts souhaités. Poursuivons ce journal par cette actualité. En bref, encore sans vie, a été retrouvé mort et tiré sur la rivière Ruvobo. C'était l'après-midi de ce mardi dans la commune Kigamba de la province Changuzo Les informations fournies par la police de protection civile à Changuzo font savoir que le disparu du nom de Shemedziman Adjonas Jonas serait mort étranglé et jeté dans la rivière Lubwubu. Il était originaire de la commune Bouhignoudza et selon toujours à cette source, cet homme exerçant le métier de pêcheur aurait été tué par ses trois camarades de la, de la même localité à cause de la dette de 8000 francs-bou que la victime avait contractée auprès de ses trois camarades pêcheurs. Ces derniers ont été alors arrêtés pour questions d'enquête. Et l'après-midi de ce mardi, le corps de la victime a été remis à la famille de Wuhinudza par la police de Changhuzo en présence de la police et administration de Wuhinudza. C'est une info que nous devons à notre correspondant en province Changhuzo, Raymond Moudende. La formation burundaise Puma de taekwondo euh, a remporté la troisième place dans les compétitions comptant pour le tournoi d'ouverture du tournoi de la zone 5 qui se tiendra au Kenya durant le mois de décembre prochain. Le chargé de la communication au sein de la fédération burundaise de taekwondo indique que l'expérience reçue dans ce tournoi d'ouverture, qui s'est déroulé au Kenya, leur permettra de décrocher beaucoup de médailles dans la zone 5. Sol Nhamavukiro demande au ministre ayant le sport dans ses attributions de les soutenir pour qu'ils puissent représenter dignement le Burundi. Suivez ce reportage. Les compétitions ont été organisées dans l'objet de préparer les jeux de la zone 5 qui vont commencer bientôt, même si la date n'est pas encore terminée. Quelle est l'importance ou bien l'avantage de cette compétition? L'avantage est d'augmenter le niveau des athlètes. Même si ce n'est pas l'équipe nationale qui a représenté le Burundi, les joueurs qui ont participé font partie aussi des sections de l'équipe nationale qui vont bientôt commencer les entraînements. Le Burundi a gardé quelle position dans ces compétitions Les clubs qui ont participé dans cette compétition étaient au nombre de 20 et le Burundi a occupé la troisième place avec une coupe et la médaille de bronze. Et comment vous vous préparez justement pour ces compétitions qui vont se dérouler bientôt Actuellement, les entraînements collectifs ne sont pas encore commencés, mais nous espérons que bientôt les joueurs seront convoqués pour commencer les entraînements. Et aussi Les joueurs qui ont participé, parmi ceux qui ont participé au Kenya, il y a deux joueurs qui jouent dans l'équipe nationale. Ça va aussi augmenter leur expérience. Quel est l'état de santé des joueurs pour le moment? Et pour le moment, pour dire que l'état de santé il n'y a pas de joueurs qui ont des blessures. Même s'ils si ont joué le championnat national et qui ont été organisés du 4 au 5 septembre, actuellement ils sont en bonne taille. Ils continuent à faire des entraînements. Quel appel a-t-il au ministère? Il y a aussi pour dans ses attributions ou bien aux amateurs de taekwondo en général? et Au ministère, ce n'est que le soutien parce que compte tenu de notre situation financière, on se doit faire de faire du de taekwondo. Les moyens ne permettent pas d'envoyer une équipe à l'étranger. Mais si nous aurons l'occasion d'avoir une aide en provenance du ministère, comme il le faisait l'habitude, nous aurons participé aussi. Nous gardons l'espoir au Burundais que l'équipe Taekwondo va faire du bien pendant ces compétitions qui vont arriver bientôt. Et voilà, c'était Sol Namabu Kilo, le chargé de la communication de cette formation, de, chargé de la communication de la fédération burundaise de Taekwondo. Présentation devant le Parlement borondais du rapport de mise en application du programme du gouvernement pour le deuxième semestre ex exercice 2020-2021. Le Premier ministre Alain-Guillaume Bougnoni est en train de dresser ce rapport devant les deux chambres du Parlement réunies. Et selon lui, le programme pour le second semestre a été réalisé à 88 Le programme qui n'a pas été réalisé, ça a été dû au COVID-19 et au manque de moyens. Le gouvernement a déjà collecté 14 000 tonnes de graines de maïs dont tout le pays a ajouté le Premier ministre. L'association Avaude des veuves et des orphelins est satisfaite des actions du gouvernement pour soutenir la famille de feu président Melchior Ndadaye à la veille de la commémoration du 28e anniversaire de son assassinat. La vice-présidente de l'Avaude a indiqué qu'il serait mieux que cette action de reconnaissance s'étende aussi aux familles de ses collaborateurs assassinés. Jacqueline Kalibgami appelle les auteurs de ces différentes, de ces différentes Crimes à pardon. La VODE s'associe à toutes les familles meurtrières et leur dit garder courage. La VODE remercie sincèrement l'État burgondais pour son action de reconnaissance en élevant le président Mekion Dadaïe au rang des héros nationaux et en mettant en place un texte de loi réglant le statut de sa veuve et de ses orphelins. Pour cela, L'association AVOD souhaiterait que cette action de reconnaissance soit étendue à ses collaborateurs assassinés au cours de leur mandat et que leurs ayants droit soient reconnus et soutenus. L'association Avod apprécie le travail noble de la Commission Vérité et Réconciliation et tient à féliciter le Sénat pour sa contribution dans la recherche de la vérité. À travers les récentes conférences, l'association Avod dénonce, avec sa dernière énergie, les actes criminels perpétrés sur la population calme et innocente qui rappelle le passé douloureux de l'histoire du Burundi et qui risque de freiner la relance de l'économie nationale. L'association Avod la recommande à l'État burundais de renforcer l'aspect réparation des victimes des différentes tragédies afin de faciliter le processus de réconciliation déjà engagé aux citoyens burundais. Avod encourage Les auteurs des différents crimes de briser le silence et oser de demander pardon et aux victimes des différentes tragédies de se surpasser et d'accepter d'accorder le pardon afin de libérer leur esprit et de pouvoir léguer un avenir meilleur aux générations futures. Actualité internationale en actualité internationale au Congo voisin en RDC. L'objectif du premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme qui se tient à Kinshasa depuis mardi 18 octobre est de redonner aux albinos leur place au sein de la société. Pour le président Félix Tshisekedi, il s'agit d'un combat à mener ensemble pour le respect des droits de l'homme. Une dizaine de pays africains participent à ce colloque qui bénéficie aussi de l'appui de l'ONU. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a invité euh, l'assistance à changer de comportement vis-à-vis -vis des personnes vivant avec l'albinisme. Et au Libye, dix ans après la mort de Muammar Kadhafi, l'économie euh, otage des milices. Avec la mort du, de du Muammar Kadhafi sous les assauts du, des combattants rebelles à Sirtre, une longue période d'instabilité s'est ouverte pour la Libye. Cette décennie de, de violence quasi ininterrompue a interdit toute per, per, perspective de développement, même si depuis mars dernier, la Libye s'est un dotée d'un gouvernement unique chargé d'organiser les élections en décembre prochain. L'économie reste l'otage des divisions politiques et de la mainmise des groupes armés, Et à 13h12 minutes, vous saurez que euh, ce mercredi, c'est le début de la campagne de mise en exécution des jugements au niveau national par la ministre de la justice. Cette campagne a dé débuté sur la colline Gisuru de euh, du ressort du tribunal de résidence de Guiheta en province Guitéga. Le ministre Janine Nividzi a appelé les juges à assurer de la courtoisie de la bravoure durant cette campagne d'envergure nationale. Elle a en outre précisé qu'un rapport du ministère a fait état de près de 300 000 jugements rendus et non exécutés dans le pays. Rassure-moi. Et voilà, c'est la rubrique euh, « Parle, rassure-moi ». L'autoculpabilisation est un sentiment par lequel une personne se sent responsable de quelque chose de mauvais qui s'est déroulé dans le passé Le vice-président de la commission Vérité et Réconciliation, Noé Clément Ninziza précise que cela se remarque entre deux groupes à chaque fois qu'il y a quelque chose qui rappelle l'histoire fâcheuse du passé. L'important, c'est chercher à prouver que, qui était réellement coupable et essayer de se comprendre mutuellement pour vivre en paix. Le point avec Ornella Mucho. Se sentir responsable d'un tort qui a été causé dans le passé, c'est autoculpabiliser. Le vice-président de la commission vérité et réconciliation (CVR), Noé Clément Ndiza, souligne que la personne peut être l'auteur de ces actes, mais aussi elle peut ne pas l'être. Tout simplement, s'identifier avec celui qui a commis un crime. L'un des signes de l'autoculpabilisation. C'est cette personne ou groupe de gens qui veut toujours se défendre ou s'enfoncer dans leur position. Les conséquences commencent par la propagation des messages haineux qui finissent par provoquer des tensions et violences de masse à long terme. Ce qui est important, c'est chercher à connaître la vérité dans le but de se réconcilier et se comprendre mutuellement. Noé Clément Ndida, vice-président de la CVR, conseille toujours les différents groupes de chercher à connaître la vérité, non pas pour se venger, mais pour éviter de replonger dans les crises du passé. Merci Ornella Mucho. Et ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais avant, nous nous excusons pour ces petits problèmes techniques qui se sont observés. Et voilà, au micro, vous étiez avec Raisel Iliane Inamahoro. Merci à Alphonse Kugimana qui a assuré la mise en onde de ce journal. Et merci à toute l'équipe de la rédaction. Passez un très bon après-midi chez vous. Au revoir.